« Il se moque de moi, ce cataquasse de Saumur. J'ai envie de lui donner six pouces de fer dans le ventre. » Le président était parti. Trois jours après, M. de Bonfond, de retour à Saumur, publia son mariage avec Eugénie. Six mois après, il était nommé conseiller à la cour royale d'Angers. Avant de quitter Saumur, Eugénie fit fondre l'or des joyaux si longtemps précieux à son cœur et les consacra ainsi que les huit mille francs de son cousin à un ostensoir d'or et en fit présent à la paroisse où elle avait tant prié Dieu pour lui. Elle partagea d'ailleurs son temps entre Angers et Saumur. Son mari, qui montra du dévouement dans une circonstance politique, devint président de chambre et enfin premier président au bout de quelques années. Il attendit impatiemment la réélection générale afin d'avoir un siège à la chambre. Il convoitait déjà la prairie, et alors ?« Alors le roi sera donc son cousin, disait Nanon. » la grande nanon Madame Cornoyer, bourgeoise de Saumur, à qui sa maîtresse annonçait les grandeurs auxquelles elle était appelée. Néanmoins, M. le Président de Bonfond, il avait enfin aboli le nom patronymique de Cruchot, ne parvint à réaliser aucune de ses idées ambitieuses. Il mourut huit jours après avoir été nommé député de Saumur. Dieu, qui voit tout et ne frappe jamais à faux, le punissait sans doute de ses calculs et de l'habileté juridique avec laquelle il avait minuté à Crucho, son contrat de mariage, où les deux futurs époux se donnaient l'un à l'autre, au cas où ils n'auraient pas d'enfants, l'universalité de leurs biens, meubles et immeubles, sans en rien excepter ni réserver, en toute propriété, se dispensant même de la formalité de l'inventaire, sans que l'omission du dit inventaire puisse être opposée à leurs héritiers ou ayant cause, entendant que la dite donation soit, etc. Cette clause peut expliquer le profond respect que le président eut constamment pour la volonté, pour la solitude de Madame de Bonfond. Les femmes citaient M. le Premier Président comme un des hommes les plus délicats, le plaignaient, et allaient jusqu'à souvent accuser la douleur, la passion de génie, mais comme elles savent accuser une femme avec les plus cruels ménagements. Il faut que Madame la Présidente de Bonfond soit bien souffrante pour laisser son mari seul. Pauvre petite femme Guérira « Guérira-t-elle Qu bientôt Qu'a-t-elle donc une gastrite, un cancer Pourquoi ne voit-elle pas des médecins Elle devient jaune depuis quelque temps. Elle devrait aller consulter les célébrités de Paris. Comment peut-elle ne pas désirer un enfant Elle aime beaucoup son mari, dit-on. Comment ne pas lui donner d'héritier dans sa position Savez-vous que cela est affreux Et si c'était par l'effet d'un caprice, il serait bien condamnable Pauvre président !» Doué de ce tact fin que le solitaire exerce par ses perpétuelles méditations et par la vue exquise avec laquelle il saisit les choses qui tombent dans sa sphère, Eugénie, habituée par le malheur et par sa dernière éducation à tout deviner, savait que le président désirait sa mort pour se trouver en possession de cette immense fortune, encore augmentée par les successions de son oncle le notaire et de son oncle l'abbé que Dieu eut la fantaisie d'appeler à lui. La pauvre recluse avait pitié du président. La Providence la vengea des calculs et de l'infâme indifférence d'un époux qui respectait, comme la plus forte des garanties, la passion sans espoir dont se nourrissait Eugénie. Donner la vie à un enfant. N'était-ce pas tuer les espérances de l'égoïsme, les joies de l'ambition caressées par le premier président Dieu jeta donc des masses d'or à sa prisonnière pour qui l'or était indifférent et qui aspirait au ciel, qui vivait pieuse et bonne en de saintes pensées, qui secourait incessamment les malheureuses en secret,